Activité 5C. Un, leur adresse. Deux, leur appartement. Trois, leurs oncles. Quatre, leurs enfants. Cinq, leur appareil photo. Six, leurs amis, sept. Leur annonce, huit. Leurs histoires.